Pour moi, ma fille, c'est un amour pur. C'est important, la femme. Pour moi, c'est la base. c'était important d'avoir ce noyau dur, d'avoir son cerf, perso, pouvoir être soi-même. La Cameroun, c'est plus le côté business, tu vois. Donc, euh, des fois, il y a des trucs où je vais être dure, alors que qu'Aya, dans la vraie vie, elle est un peu cool, un peu trop cool. C'est dur, c'est plus la folie. Pour moi, l'image, ça compte beaucoup, en tout cas, pour un artiste. Et mon album, je pense, ouais, il me ressent plus. C'est bien ça, Aya, mortel. Ok. Voilà. Ouais, ouais. Aya, 13 novembre. C'est bientôt, hein. Voilà, oh là. là. <rire>